Oh Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous pour euh, figure de notre région une émission qu'on que vous avez euh, l'occasion de retrouver ma foi, tous les 15 jours avec avec un invité. C'est la 23e émission en ce samedi. Je rappelle que Figure de notre région est aussi rediffusée le, le dimanche pour ceux qui n'ont pas pu profiter euh, de du direct du samedi. Alors euh, elles sont bien sûr rediffusées tous les 15 jours. Figure de notre région, la 23e et pour cette 23e émission, notre invité n'est autre que Claude Tournier. Claude, bonjour. Bonjour. Claude, vous avez 58 ans, vous êtes ce que l'on peut appeler un professionnel de l'agriculture, puisque vous travaillez à la Chambre d'agriculture. Vous êtes une figure emblématique de la gauche belgardienne. Vos combats ont été et sont encore multiples, pas seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans la vie politique, puisque, faut-il le rappeler, vous avez été maire de Belgarde, entre autres, bien sûr, et votre engagement politique et syndical remonte tout de même dans les années 70. Ça fait à peu près 30 ans. 30 ans de lutte et de combat. Combien de sacrifices Combien de réunions Combien d'affrontements Combien d'amis Et combien d'amis fidèles Claude Tournier, dans 6 semaines, nous allons voter pour les municipales. Ça, c'est un secret pour personne. Vous nous avez précisé, il y a ça quelques semaines, c'était à l'occasion d'une conférence de presse, que vous alliez soutenir la gauche menée par Jacques Montlebout. Pour autant, vous n'êtes pas sur sa liste, du moins à ma connaissance. Nous allons, de toute façon, en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Mais vous comprendrez aisément, euh, Claude Tournier, qu'un certain nombre de questions nous, nous brûlent les lèvres. Avant cette deuxième partie, il y a la première partie, bien sûr, et c'est logique, dont le coup d'envoi va être donné par euh, Guy Catlan, mon partenaire euh, et ami fidèle, dans cette euh, émission figure de notre région. Juste une précision avant d'attaquer et avant que, que Guy n'entame les festivités, si on peut appeler ça festivités, euh, vous êtes, tout comme René Sauge, qui était à votre place il y a 15 jours, un casse-crouteur du matin. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin — Ce matin, qu'est-ce que j'ai mangé belle, belle question qui doit intéresser beaucoup nos concitoyens. — Moi, ça m'intéresse. Euh, — Bel gardien. Je pense que je comprends, Robert, que ça vous intéresse. Peut-être avez-vous envie de venir aussi beau que moi. Ce matin, j'ai mangé une soupe, des tartines de bord. Et puis pour sacrifier un diététique au régime... Un yaourt allégé. <rire> C'était pour détendre l'atmosphère. <rire> C'était pour détendre l'atmosphère. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Claude Tournier. Je vous vois bien en, en train de manger un petit yaourt. J'espère qu'il est nature en tout cas. Ça vous irait si bien. Euh, Claude Tournier, comme vient de le rappeler, euh, donc euh, Robert euh, vous a expliqué un petit peu tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire. moi C'est euh, une autre image de vous que je vais vous donner. Euh, Versailleux, c'est le cœur de la dombe et c'est un jour, euh, c'est le 5 septembre 1943. C'est là, ce jour qui avait déjà un avant-goût d'automne que votre maman vous met au monde. Le signe de la Vierge n'avait à ce moment-là aucune signification pour vous, puisque en tant que nouveau-né, Vierge vous l'étiez déjà. Un monde que vos parents agriculteurs vous offrent, que vous adoptez, qui vous adopte de suite et qui ne vous lâchera plus. Après les bancs de l'école élémentaire, ce sont les bancs de l'école d'agriculture de Sibens, près d'Ars, que vous fréquentez pendant 5 ans. Vous en sortez avec un brevet de technicien agricole. Vous poursuivez vos études en région parisienne pendant 5 4 ans, avant d'effectuer un bref séjour dans les rangs de l'armée française, alors basée en Allemagne. Vous avez alors 23 ans et déjà vous faisiez la sourde oreille. Cela vous a permis de ne pas marcher au pas et de rentrer au pays très vite. Pendant un an et demi, vous travaillez à la ferme familiale avec votre frère Jean-Louis. Mais votre esprit d'indépendance est le plus fort et c'est en tant que conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de l'Ain que vous débarquez en 1968 à Belgarde, mais surtout dans la Michail et dans le pays de Gex. Dans la Michail, vous liez tout de suite d'amitié avec les familles d'agriculteurs d'alors qui ont vu en vous un véritable professionnel et un amoureux de la nature, quelqu'un de chez eux. C'est à partir de 1973 en côtoyant ces familles paysannes que votre esprit s'éveille dans une réflexion qui vous conduit dans l'engagement que l'on vous connaît aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les maîtres mots qui vous conduit qui vous ont conduit aujourd'hui encore dans votre engagement de militant syndical d'abord, politique ensuite. Vous redonnez vie à la section du Parti socialiste avec quelques figures locales dont faisait partie Louis Chanel. Vous entrez dès lors a grand pas dans la vie politique locale, départementale, nationale. C'est en 1977 que vous êtes élu conseiller municipal de Bellegarde avec le groupe PS et PC d'alors. Vous êtes régulièrement élu jusqu'en 1995. Vous êtes premier adjoint de 89 à 94, de 94 à 95, vous y officiez en tant que premier magistrat de la ville suite à la maladie qui frappe Marcel Bertet, maire à l'époque. Pendant un an, vous assumez votre tâche de maire à pleine dents, tel un nouveau-né éternellement vierge. Vierge, vous ne le serez finalement que pendant un an, au bout duquel vous perdez la mairie au profit de l'actuelle majorité. Une mairie et une ville auxquelles vous y avez consacré en définitive 25 années de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes retiré de la vie politique locale en tant que prétendant à la mairie. Vous êtes toujours très actif au sein de votre groupe politique. Cependant, vous avez contribué à redonner vie à l'activité industrielle, commerciale, culturelle, sportive de Bellegarde. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous mettre sur la touche au profit d'autres leaders. Claude Tournier, vous qui avez combattu pour un renouveau de l'agriculture, pour un renouveau de votre ville d'adoption, pour le bien-être de vos concitoyens, ne regrettez-vous pas les moments de rencontre avec le monde paysan de vos débuts où vous aimiez à vous rencontrer autour d'une bonne table Et surtout en bonne compagnie car faut-il le rappeler vous aimez le contact et la bonne chair cela fait aussi partie de certaines valeurs à vous la parole Claude Tournier <rire> bon bonjour à toutes euh, merci Guy Catlin ou plutôt je m'interroge pour savoir si je dois euh, vous remercier les propos que vous venez de tenir complet et le jeu c'est pour qui qu'il ressemble un peu à une nécro. Rassurez-vous, je suis pas encore totalement mort et lorsque vous vous interrogez savoir si j'ai pas des regrets. Non, j'ai pas encore de regrets. En tous les cas, je suis pas suffisamment vieux pour avoir plus de regrets que de projets et des projets j'en ai encore pas mal. C'est bien, on est rentré on est rentré de plein pied et de et de front dans, dans ces questions qui vont qui vont nous, nous alimenter tout au long de, de cette de cette heure et, et quelquefois on, on peut la dépasser en tout cas de votre avec avec vous claude tournier claude tournier donc comme l'a dit Robert tout à l'heure et comme je viens de, de vous poser c'est la question c'est pas c'est pas c'est pas innocent le fait de vous demander si vous ne regrettez pas euh, ces moments de rencontre avec le monde paysan Euh, du fait que, eh bien tout simplement, le monde paysan a plutôt tendance à s'éclaircir quelque peu euh, au profit de, de grands pôles, on peut appeler ça des pôles paysans, où l'agriculture, quelquefois, n'a presque plus rien à voir. Non, je ne regrette rien. Je pourrais presque reprendre les paroles d'Edith Piaf en reprenant sa chanson. Ni le bien ni le mal qu'on m'a fait. Je pas regretté les rencontres avec euh, le monde agricole, parce que ces rencontres avec le monde agricole, je les vis encore très régulièrement, tous les jours. Et si euh, les agriculteurs euh, d'aujourd'hui ont plus exactement les mêmes préoccupations ou les mêmes façons d'aborder euh, les choses euh, qu'il y a 30 ans, au début de mon activité professionnelle, il n'en reste pas moins des agriculteurs et derrière l'agriculteur des hommes attaché à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de comportements bah qui, je ne peux pas dire qui sont éternels, mais qui sont dans la lignée de ce que j'ai toujours connu et de ce à quoi je suis attaché. Au, au sein de la au sein de la chambre d'agriculture vous euh, euh, je, je suis un peu obligé de comparer mais au sein de la Chambre d'agriculture vous, vous êtes obligé de, de, de vous battre de mener des combats parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est en pleine effervescence l'histoire de la vache folle etc etc vous vous battez euh, sur un plan syndical et politique comme vous vous battez à la chambre d'agriculture je m'interroge toujours ce qu'on emploie ce vocabulaire un peu guerrier de combat de se battre Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces termes parce que euh, c'est Pas tout à fait d'accord avec ces termes, parce que je suis plutôt d'une nature pacifiste, de, de conviction et d'éthique. Ce qui n'empêche pas que je puisse argumenter et, et défendre les positions que je pense devoir être défendues. Au sein de la Chambre d'agriculture, d'abord rappeler que je suis un salarié de la Chambre d'agriculture et un agent de la Chambre d'agriculture et que s'il y a des combats amenés par la chambre d'agriculture, c'est pas à moi qu'il appartient en tant que salarié de les définir et de les identifier. Par contre, en tant que salarié de la chambre d'agriculture, il m'appartient parce que c'est la mission que l'on m'a confiée, on me paye pour ça, et eh bien de mettre en œuvre une politique qui a été choisie par les agriculteurs de ce département-là. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long de ma carrière. Euh, depuis 68, je suis arrivé à Belgarde, et puis jusqu'encore à ce jour, et j'espère encore pendant quelques années. Pas trop long, parce que si je n'aspire pas totalement au repos, la retraite est pas une perspective qui me fait peur. Bon, vous aurez plus de temps pour, euh, je sais pas, moi, vaquer à vos occupations, je vais pas rentrer non. dans le C'est un grand marcheur à ma connaissance, c'est un grand marcheur, c'est un grand amoureux de la nature, et donc ça va de pair avec euh, effectivement le métier qu'il euh, qu peut exercer je pas me tromper en disant ça ah je sais pas je suis si je suis un grand marcheur d'aucuns diront plutôt que je suis peut-être un gros marcheur <rire> on laissera l'interprétation à chacun euh, du mot marche tel qu'il le con mais il est vrai que j'ai trouvé euh, dans la marche avec euh, ma femme annie et puis des amis et bien une occasion euh, de partager euh, un certain nombre de choses Partager un effort et partager des émotions pour sur des paysages, sur des sur les phénomènes de la qu'on peut rencontrer dans la nature. Et puis je dois dire aussi que le public de marcheurs réguliers qui n'a pas peur de, de l'effort, qui n'a pas peur de transpirer, eh bien c'est un public avec lequel je, je sens en communion. Parce qu'ils n'ont pas forcément peur de l'effort. <rire> – Claude Tournier, lors de la préparation de cette de cette émission, Vous nous aviez... Euh, et c'était un petit peu, en fait, euh, le, le sens que je voulais donner à ma toute première question. Vous nous aviez parlé... Vous nous avez dit que vous vous êtes inspiré en fait, ce sont les agriculteurs qui qui vous ont conduit sur ce chemin du militantisme et, et quelque part euh, du militantisme syndical et aussi du militantisme euh, euh, politique. » qu'estce qu'est ce que c'est qui vous a qui vous a déclenché cette cette cette folie cette passion puisque pour vous c'est une véritable passion ni folie ni passion conviction conviction elle vient part d'une éducation d'un milieu familial d'une d'une conviction que je me suis formé au fil des ans, plutôt baigné dans les valeurs euh, républicaines de justice, d'équité, de liberté, etc. Ça, c'est mon imprégnation familiale, que j'ai prolongé aussi bah, au fil des années de ma formation scolaire, étudiante, des lectures que j'ai pu avoir... Euh, même si j'ai eu l'occasion de le lire euh, même Heimkamp, j'ai pas trouvé mon pied et si je l'ai lu c'est par devoir euh, pour savoir ce qu'il pouvait écrire euh, certaines formes de pensée, j'aurais même pas de penser ce que certains avis des déviants en pouvaient manifester pour mieux comprendre et puis et puis vraiment voir que c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc un attachement, j'irai historique, familial à ces valeurs euh, hein, d'équité qui sont qu'on retrouve généralement dans la gauche mais sans pour autant euh, au début avoir un engagement militant et c'est vrai que c'est à partir de du contact avec euh, les agriculteurs et plutôt les responsables agricoles du secteur car dé fut je pense qu'il faut savoir que le monde agricole est un monde très organisé au niveau de chaque village, où il y a euh, des groupes d'agriculteurs qui se réunissent, qui réfléchissent, euh, soit pour améliorer leurs pratique de leur métier, soit pour euh, définir euh, leur évolution, participer à l'élaboration de la politique agricole et de sa mise en eux Et là, j'ai rencontré des gens euh, qui consacraient beaucoup de leur temps, de leur énergie à travailler euh, en fait pour leur communauté, pour leur collectivité. Et ces gens euh, qui n'étaient pour la plupart pas sur les mêmes euh, valeurs euh, politiques, du moins sur la, pas engagés dans des mouvements euh, euh, dit de gauche, mais qui étaient, qui partageaient l les valeurs d'équité, de justice aussi, qui peuvent être les miennes, mais qui m'ont montré et qui m'ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas participer à, pleinement à la vie, que si on donnait pas un sens à ça à cette vie et que ce sens il était tourné euh, vers les autres Claude et que ça pouvait se faire qu'en s'engageant. Que tournier justement en, en, en parlant de ça, je je suis sûr qu'il y a un certain nombre de j'allais dire de de, de, de de visages ou de figures euh, clés qui, qui vous ont euh, transmis un peu ce, ce sens des convictions puisque vous oh. parliez de convictions. Oui, euh, des figures clés euh, dont ben, je citerai euh, je Beaucoup sont pas connus euh, des gardiens mmh. Mais peut-être qu'un nom comme un Pierre Cormorèche, qui a été président de la Chambre d'Agriculture, euh, vice-président du Conseil Général, euh, peut leur dire quelque chose. Il fait partie de ces hommes euh, que, que je reconnais non pas comme des pères spirituels, mais des gens qui m'ont montré quel était le sens de l'engagement. Et puis, plus près de chez nous, peut-être certains d'entre nous se souviennent d'un homme qui s'appelait Henri juliard qui était agriculteur à Chaiserie, et qui, sous des aspects... Euh, Euh, ben, très conviviaux, euh, très chaiserands, avait aussi un grand sens de l'engagement. Un Paul Monnet, ancien maire de chaiserie, agriculteur, que l'on connaît euh, toujours dans notre région aussi, est de ceux aussi qui, à sa façon, souvent très modeste, souvent un, un peu humoristique, détaché, euh, sont de ceux qui nous montrent euh, la voie de, de, de l'engagement. Est-ce que ces convictions euh, à, à votre sens et à votre sensibilité euh, est-ce que ces convictions ont un peu changé dans le dans le monde agricole que vous que vous côtoyez encore tous les jours quand vous allez par exemple à chaiserie euh, vous avez l'impression en discutant avec ces avec ces figures que ben on baisse un peu les bras ou au contraire on se bat un peu plus euh, style bovet euh, parce qu'on peut en parler de bovet aussi <rire> ça, ça m'intéresserait d'avoir votre avis mais est-ce que vous avez l'impression que le, le paysage en soi a un peu changé quand même les convictions ont un peu changé ah bon Ce sont pas les convictions qui changent ce sont les données du problème qui changent au fur et à mesure des temps. Et quand les hommes changent, ils changent parce que, même physiquement, on change. Quand je suis arrivé à Bellegarde, je devais peser 70 kg Maintenant, allez, Deux, de plus. Plus, la, la centaine. Donc, j'ai forcément changé dans ma morphologie, donc dans mon aspect. Il y a un et bon air à Bellegarde, finalement. Il y a un très bon air à Bellegarde. Et je dirais que les données du problème changent. Euh, les raisons qui font que les gens euh, ont à se préoccuper de leur sort, à chercher d'améliorer leur sort, leur propre sort et à chercher d'améliorer le sort de de leurs semblables, elle demeure. Mais elle peut prendre des chemins euh, différents. Dans les années euh, 70, bon, la mission qui était donnée à l'agriculture française, c'était d'assurer d'autosuffisance, garantir l'autosuffisance alimentaire de la nation. Nous étions encore pas très loin de la dernière guerre et des restrictions alimentaires ouais. et ce a au moindre coût. C'est ça s'est pas fait euh, sans douleur, ça s'est pas fait sans mal, ça s'est fait au prix d'une modernisation de enfin de ce qu'on appelle la modernisation de l'agriculture, une modernisation technique, application de techniques plus productives et puis aussi pour baisser les coûts. Réduction du nombre d'agriculteurs, du nombre de travailleurs dans l'agriculture. Et il faut pas s'étonner s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est le résultat d'une politique qui a été voulue par le pays. Et je dirais politique qui a été cautionnée par l'ensemble des Français. Car ils n'ont jamais eux, contesté que... ou sont jamais manifestés parce que les prix les produits alimentaires baissaient. Est-ce que vous partagez vous Claude Tournier en tant que, en tant que représentant un petit peu de la chambre enfin, représentant de la chambre d'agriculture est-ce que vous partagez vous le, le même sentiment sur ce point de vue sur ce point de vue je dirais de d'une baisse sensible du, du monde de paysans au profit d'une agriculture j'allais dire un peu plus un peu plus poussée allez pour pas employer d'autres mots parce que J'ai pu remarquer que vous êtes très très à cheval sur le sens des mots. Alors je voudrais pas m'égarer dans les concours. Ah euh, dans le bassin belgardien, comme ailleurs, il y a eu une concentration de l'activité agricole sur quelques exploitations. Comme il y a eu une concentration de l'activité commerciale sur quelques commerces, voire sur quelques grandes surfaces. Dans le bassin belgardien, le monde agricole ne s'est pas autant concentré que que l'activité commerciale. Mais il n'empêche qu'il y a un changement de nature. L'agriculteur aujourd'hui, qu'on dit avoir un avenir, qu'on dit économiquement dans le goût du jour, c'est un agriculteur qui il y a dû y avoir une concentration de capitaux, une augmentation des, des surfaces à travailler, une augmentation du cheptel, une augmentation des rendements euh, techniques. Ceci au prix d'un certain nombre d'efforts. Par contre, je dois nuancer, c'est que dans notre bassin belgardien, les agriculteurs, même s'ils sont lancés dans la de la modernisation technique de leurs techniques de production euh, n'ont jamais euh, été aussi loin dans cette voie que euh, des agriculteurs d'autres d'autres régions notamment euh, du grand ouest de la France et nous restons euh, dans des types de production même s'ils ont été modernisés encore très proches euh, de la nature avec euh, un recours au euh, aux engrais relativement modestes et un recours aux aliments artificiels enfin reconcentrés euh, euh, du commerce relativement modeste. et ceci pour deux raisons une première raison qui je pense est d'ordre euh, possibilité euh, de l'agriculture parce que nous sommes en montagne avec un climat difficile ouf où, où il pousse essentiellement de l'herbe et ça se prête pas forcément à, à à des voies d'intensification artificielle très forte et puis aussi euh, parce que les agriculteurs dans notre région, des montagnards dans notre région, bien euh, étaient relativement attachés à une certaine éthique de production, et bon, ont toujours su garder euh, raison devant un certain nombre de choses qui pouvaient leur être proposées. Ça, vous voulez dire par là que ici dans le bassin, on essaie essayé de, de, de préserver, de garder le maximum de, de, de qualité, même si, bien sûr, les agriculteurs euh, doivent, euh, tôt ou tard, s'adapter au, au modernisme oui, il, il, y a eu ad, il y a eu adaptation des agriculteurs euh, au modernisme, ou je dirais aux lois que leur économie le, oui. leur imposait, qui s'est surtout traduit par une réduction importante du nombre d'exploitants de, euh, agricoles. Par contre, euh, les productions qu'ils font... Ce qu'ils mettent sur le marché, le lait, euh, la viande, reste encore euh, parmi les produits qui offrent les meilleures garanties euh, de qualité euh, traditionnelle. Nous sommes dans une région qui était dans un bassin de lait à compter avec la coopérative de Vouvray, dans une région où la coopérative euh, La Fruitière de Chaiserie, euh, un fromage bleu euh, le bleu de jaxe avec qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée production qui se font dans le cadre de cahiers des charges et euh, qui les euh, cahiers des charges qui sont autant de chartres de qualité de, pour la façon de produire et qui donne à mon, et la, le consommateur peut trouver à la fois des produits euh, enfin des, des produits relativement abondants et à la fois des produits qui ressemblent beaucoup aux produits que pouvaient trouver leur grand-père. On va marquer une petite pause. C'est vrai qu'on vous arrête plus hein, quand on rentre surtout dans, un, dans le sujet du euh, agricole. Alors ce sera pas tout à fait, je pense, la deuxième partie qu'on va entamer pour euh, pour, pour l'émission. On a encore une ou deux questions concernant l'agriculture. Oui, puis après, bien sûr, on parlera de, de vos engagements syndicaux et politiques, naturellement. Oui. Le temps des cerises, c'est oui. vous qui l'avez choisi. Vous nous ferez un petit commentaire après sur, oui. euh, sur cette pause musicale. Bien volontiers Que rosny mère le mon cœur sera tout souffert les belles auront la folie o cesse il amoureux du soreur pour l'chotre tour et se rit si pleura bien mi qui accouvrent le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant dépendant d'oreilles cerises d'amour aux robes ide Ça ne date pas d'hier euh, le temps des cerises interprété là par fred de goin oui je voulais vous demander un petit, un, un, un petit commentaire claude tournier puisque vous êtes notre invité dans cette émission figure de notre région la 23e un petit commentaire sur le temps des cerises ah oui pourquoi le temps des cerises mais les cerises conseiller agricole euh, l'arboriculture c'est tout naturel euh, non euh, plus plus sérieusement ou plus personnellement pourquoi j'ai choisi cette chanson parce que C'est le souvenir pour moi. Le souvenir de mon enfance et de mon éducation. Bien que de parents agriculteurs, mon père était parisien, de tradition ouvrière. Euh, mon grand-père avait participé euh, tout jeune au combat de la commune. Et mon père, très souvent, bah, on en parlait en famille, et très souvent mon père sentait euh, le chant euh, le, le, le temps des souris. Et si je l'ai souhaité le passer ce matin, c'est parce que je pense qu'il y a dans cette époque, dans ce que, dans cette ambiance familiale euh, la source peut-être de, de mon engagement. Et je pense que le temps des souris c'est quand même deux choses. le souvenir que nous devons avoir de cette belle utopie qui a été la commune le souvenir aussi de la répression qu'une certaine classe que la droite de l'époque on n'a pas manqué euh, de faire et d'exacerber de, sur euh, les partisans de la commune ça a été des massacres massacres on a tué des gens on les a déportés on les a exilés Et puis le temps des sorises aussi, l'espoir. quand' qu reviendra-t-il Et je pense que ça résume un certain nombre de choses. La fidélité à une mémoire et qu'on n'oublie pas ce qu'on a pu nous faire et qu'on espère un jour qu'il y aura des temps meilleurs. Alors, on, on va revenir, c'est un commentaire bien précis, hein, Claude Tournier. On va revenir un, un petit instant avant d'entamer la, la, la deuxième partie de, de cette émission. En fait, on prend une pause musicale tout à l'heure, avec un, une autre figure euh, que, que vous défendez, qui n'est autre que Boris Vian, mais ça, c'est un petit peu pour tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne un petit peu à... Alors, c'est vrai que je, moi, j'aime bien employer le mot de, de, de combat. Juste, euh, Guy, avant la, avant la pause musicale, a, a évoqué le nom de, de, de José Bové. Alors, lui mène un combat... Ça, c'est un vrai combat ce que vous aimez pas ce mot mais moi c'est lui il le dit leur vendique il a même sorti un bouquin euh, euh, oui un je suis commentaire sur sur sur est ce qu'il a raison la malbouffe etc est ce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses est ce que euh, est ce que vous en parlez vous avec avec des agriculteurs ici dans le bassinmètre belgardien alors là je vais rappeler que je suis salarié d'une organisation agricole qui s'appelle la chambre d'agriculture Nous sortons d'élections. Mercredi, oui, il y a eu les parlera, élections ouais. à la Chambre d'agriculture. Oui, Ces élections ont donné lieu à une campagne électorale, un combat pour reprendre les termes qui sont chers, je dirais, par exemple, euh, aux médias et à la presse, qui s'est traduit par... Euh, bah, qui a vu... Euh, un, s'affronter ou du moins en compétition dans le monde paysan euh, plusieurs écoles de pensée ou plusieurs euh, groupes qui aspiraient à prendre des responsabilités en tant que salarié je m'interdis de prendre part dans ce combat et euh, j'ai attendu d'une la façon la plus neutre possible que se déroule la campagne elle le verdict des élections maintenant il y a dans le département de l'Ain il y a une équipe euh, qui demeure majoritaire avec une poussée d'une euh, d'une autre sensibilité j'en prends acte comme euh, je l'ai toujours fait dans ma vie et de la même façon euh, que j'aurais peut-être pas supporté en tant que maire Qu'un agent euh, municipal euh, commande dans l'exercice de son métier, ou même à l'extérieur... Euh, les décisions des élus, Les décisions exemple. des élus. Je ouais. pense que nous sommes dans un service public ou dans un service para parapublic comme la Chambre d'agriculture. Nous avons le devoir de réserve et d'appliquer les décisions qui nous sont données. Si les décisions ou ce qu'on voulait nous faire faire et trop en désaccord avec notre éthique, nos conditions, et bien, exercer ce que les journalistes appellent la clause de conscience. mais quand Et même... s'en expliquer à ce moment-là. Quand même, Claude Tournier, vous, je sais pas, vous avez bien, vous, votre sentiment. je Alors là, vous, je vous demande d'enlever votre casquette de d'employé, de, de, en fait, de la Chambre d'agriculture. Vous, non. vous en pensez quoi ouais. Il suffit pas de me le demander pour que je l'enlève. <rire> <rire> non, ce que j'en pense ce qui on a eu peut-être euh, comme on l'avait pas eu euh, lors des précédentes consultations un véritable débat un véritable débat euh, lancé euh, par par José Bovet même si c'est José Bovet euh, l'incarne euh, l'incarne mais euh, par deux deux réflexions euh, dans l'agriculture une réflexion héritière euh, de l'organisation paysanne qui vient des années 45 et de la mission de l'agriculture qui était de, de de mettre en abondance des biens sur le marché, de restructurer euh, l'agriculture. Et puis une pensée qui émerge depuis les années 80 où les préoccupations environnementalistes ou les préoccupations de qualité euh, des produits, les préoccupations qu'on dit enfin à l'époque euh, caricaturées et simplichées de nature écologique prennent de plus en plus de place dans les dans notre pays. Et là, il y a bande de type euh, pas de, paix, de pas de type, mais euh, un véritable débat qui traverse le monde agricole. La conviction que j'ai ou le sentiment ou le pressentiment que j'ai c'est encore quelques temps quelques mois, quelques années, je ne sais pas combien de temps il faudra on verra on, on devrait assister à je veux pas dire à une réunification mais à une synthèse euh, des pensées. Il est vrai que l'agriculture a besoin de avait besoin de se moderniser, avait besoin de se restructurer, rentrer dans le monde économique et il est vrai aussi que l'agriculture a besoin Bah de répondre aux aspirations de la société. Le soi-disant euh, combat de José Bovet pose les problèmes dans les bons termes. C'est pas seulement José Bovet oh, qui euh, qui le pose le pose dans les termes. Euh, les pouvoirs publics ont euh, dernièrement depuis euh, deux ans lancé pour les agriculteurs ah, en direction des agriculteurs une nouvelle procédure de politique agricole qui s'appelle les contrats territoriaux d'exploitation, qui découle d'une loi d'orientation pour l'agriculture qui est en fait la définition d'un nouveau contrat entre la société, entre la nation et les agriculteurs. De la même façon que dans les années 60, il y avait eu un contrat, il y avait une mission qui avait tenu aux agriculteurs, produiser en abondance pour assurer notre autosuffisance alimentaire, on veut plus, on voulait plus reconnaître la famine au moindre coût possible avec le moins de gens possible pour dégager de la main d'oeuvre, pour aller dans l'industrie. Ça c'était la mission qui avait donné les années 60 à l'agriculture. Ça a bien fonctionné, ça a correspondu aux attentes de la société jusqu'aux années 80. À partir des années 80, abondance de biens alimentaires, on n'avait plus peur de la famine, on avait même oublié qu'on pouvait avoir faim et puis euh, dans les années 80 apparition euh, du spectre du chômage de la crise euh, économique et du chômage on demandait plus tellement à l'agriculture de dégager de la main d'œuvre pour la mettre dans l'industrie on le demandait d'en réimplanter années 80 aussi les préoccupations d'ordre en environnemental et et puis aspiration à retrouver les, les produits anciens euh, de plus en plus forte il y a eu tout une réflexion qui s'est allée sur une dizaine d'années lancée par des différents gouvernements et que les gouvernements de droite soit les gouvernements de gauche qui ont débouché sur une nouvelle loi d'orientation agricole loi d'orientation agricole qui demande aux agriculteurs qu'en même temps qu'ils sont producteurs de denrées alimentaires enfin de denrées pour l'alimentation sont aussi des gens qui ont à qui ont confié la charge d'entretenir l'espace qu'on confie la charge d'accueillir les gens qui viennent se balader sur leur espace et aux qui on confie la charge aussi on leur demande d'avoir des techniques de production respectueuses de l'environnement qui ne dégradent pas l'environnement et qui et qui mettent sur le marché les produits de qualité qualité sanitaire pour pas empoisonner les gens Je pense que vous me posez une question tout à l'heure pour en revenir. Et euh, qualité euh, gustative, enfin euh, conviviale. Ça, c'est le nouveau contrat qui est passé entre les agriculteurs et la nation. Et il y a un nouvel outil qui s'appelle le CTO pour cela. Le débat qu'il y a eu entre euh, la FNSOA et la Confédération paysanne, pour ne pas personnaliser entre Beauvais et, et Guyot, et eh bien, il tournait autour de ça ce que je peux dire enfin moi, moi c'est ma grille de lecture qu'au-delà du combat qui qui a pu être mené pour, pour savoir qui allait assumer le, le pouvoir une grande majorité euh, des agriculteurs y compris de leurs organisations sont d'accord avec ce nouveau contrat qui est passé entre qui sera passé entre l'agriculture et la nation. Pour ça que je je pense pas que Les divergences entre la FNSO1 et la Confédération Paysanne sont plus des divergences, allez-je dire, de de détails que des divergences maintenant sur le fond ou la mission qui sera confiée aux agriculteurs dans le pays. En tout cas, euh, Claude Tournier, pas besoin de s'appeler euh, José Beauvais pour faire de la bonne bouffe. Lui parle souvent de la mal bouffe Mais moi, je voudrais qu'on parle de la bonne bouffe. J'emploie volontairement ce terme. on, on Est-ce qu'on peut évoquer, parce que... Ah, allez, une fois de plus, euh, je vais parler de combat. Mais mon brin d'herbe, vous y êtes quand même un peu pour quelque chose. Alors, on en a parlé du reste il n'y a pas très très longtemps avec René Sceau. So, J'ai dit, bah, heureusement que qu'on qu a ce, ce, ce type d'action, ce type de combat. Parce que c'est un combat, et même politique, à la limite. <rire> politique, euh, <rire> dans le sens ouais, que vous, vous l'entendez. Ouais. Je suis je suis ravi quand vous me dites que c'est politique. C'est vrai que, à tous nos... Tous les gens qui nous disent que qu'ils ne font pas de politique, qu'ils n'aiment pas la politique, moi, je leur rétorquerais que toutes nos actions, que tout ce que nous faisons a une portée politique parce que ça a une portée vis-à-vis -vis, euh, des autres et de nous semblables. Rappelons que la politique, c'est la façon dont, dont les gens s'organisent pour vivre en commun et en société. Pour moi, euh, l'opération Mont-Branderbe, Bon, j'y suis certes pour quelque chose, j'ai été un des artisans de cette opération, mais là, dans le cadre du, mé du métier qui m'était confié. Lors de la préparation des réflexions euh, qui ont présidé à l'élaboration du contrat global de développement euh, Pays bassin belgardien entre euh, la région Rhône-Alpes et, et, et notre secteur. Nous avons réfléchi avec les agriculteurs avec les élus locaux avec la région à quelles serait pourraient être euh, les actions qui, qui conviendraient de mettre en place pour euh, bah, développer notre région et l'agriculture étant euh, dans, dans ce champ de réflexion et il nous est apparu euh, un certain nombre de choses que pff, il fallait conforter l'activité agricole du secteur, Que nous partions du principe que notre activité secteur est basée sur l'élevage, l'élevage de bovins qui avait de la viande, qui est souvent fait d'une façon très traditionnelle et très proche de charte de qualité ou je dirais même dans leur esprit très proche de l'agriculture biologique que nous avions un outil à Bellegarde, l'abattoir de Bellegarde, qui était tout neuf et qui demandait qu'à fonctionner, des professionnels de la viande aussi qui demandaient à perdurer, et euh, qu'il y avait parallèlement à cela bah, des tentations euh, hein, centrifuges qui pouvaient faire que tout ça se casse la gueule. Et nous avons monté euh, le projet, je dirais pas qu'il y a eu l'idée, euh, je pense c'est une, une idée qui a germé euh, collectivement, de promouvoir une filière de qualité viande autour de l'abattoir de Belga. Le feu vert a été là, et puis la Chambre d'agriculture m'a confié la mission de donner euh, du corps à cette idée. J'ai accompagné cette idée depuis ben depuis... Hein, depuis son émergence jusqu'à la mise en place euh, d'une filière viande euh, de qualité qui qui n'est autre qu'un partenariat entre les paysans et j'insiste sur le terme de paysans c'est à dire des gens qui font une agriculture qui est un, qui mêmes'est si les moderniser a su conserver les valeurs d'une certaine tradition et les artisans euh, bouché En tout cas que le tournier vous parlez euh, d'une euh, d'artisans euh, vous parlez de paysannerie, ou euh, de paysans pardon pas de paysannerie. Euh, il n'empêche quand même que malgré ce malgré ce critère de qualité que les éleveurs du, du bassin belgardien ont su euh, donner à, à cette viande, il n'empêche que pas très loin de chez nous euh, pour ne pour ne pas citer certains endroits en tout cas dans l'un il y a encore eu des cas de vache folles euh, il n' a pas très longtemps On n'est pas si loin que ça. On est une agriculture de montagne. C'est vrai que le territoire, je dirais, est un petit peu préservé par la conscience des gens qui, qui l'habitent. Mais on n'est pas si loin que ça des cas de vache folle, quand même. Et, et oui, nous ne sommes pas si loin que ça des cas de vache folle. Puis pour l'instant, nous avons été épargnés, ou du moins, aucun cas n'a été révélé, ou s'est révélé dans notre secteur. Je ne, je, je ne jurerai pas que demain, il y en aura pas. Mais je ferais une image peut-être, si vous me permettez, nous avons à Belgarde un corps médical de qualité, nombreux, de qualité, compétents, il n'empêche qu'à Belgarde il y a encore des malades, même si toute la population n'est pas malade. D'accord, <rire> on a bien compris le message. <rire> on va clore ce, ce chapitre sur l'agriculture, on va faire une, une pause musicale que là aussi vous avez choisi c'est le principe de cette émission, vous choisissez les pauses musicales, en tout cas tous les invités. Euh, on fait cette pause, on fait un commentaire et puis on va entamer un peu le domaine le domaine politique, politique mmh. dans j'allais dire dans sa plus belle expression non, puisque finalement l'agriculture c'est aussi un combat, et politique, mais là on va peut-être plus parler un peu des municipales, à tout de suite.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 Voilà, le déserteur, bien sûr, Boris Vian. Je sais qu'il y a eu euh, deux versions. Alors, euh, bon on n'est pas là pour faire un commentaire sur les versions, mais en tout cas, ça, ça en est une de, de, de Boris Vian. Euh, je vous demande un petit commentaire, Claude claude Tournier, sur euh, sur le déserteur. C'est vous qui avez qui avez choisi cette, cette chanson Oui, euh, si comme premier morceau, j'avais choisi euh, le temps des cerises, l'époque du souvenir, euh, du souvenir, et puis de... L l'espoir. Là, le déserteur, c'est pour moi la période de la prise de conscience d'un certain nombre de réalités et euh, de certaines façons de faire de la politique qui pouvaient ne pas être la mienne. Le déserteur, euh, Boricien chanson interdite dans les pendant toutes les années euh, ah ouais, 50 s'élevait euh, contre la guerre et disait bah, monsieur c'est toi qui décides de faire de la guerre monsieur le président et eh ben si tu veux la faire tu y vas mais tu me fous la peine. et ça m'a ça fait tilt tout ça et je retiens là quand sentiment qu'en politique qu on On ne peut pas demander aux autres de faire euh, des choses euh, qu'on ne voudrait pas faire euh, soi-même soi ou qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne pourrait pas faire soi-même. Et puis, sentiment pacifiste, que les hommes ne sont sortis pas forcément pour se taper sur la gueule, mais pour essayer de comprendre. Ce qui veut pas dire que je sois un pacifiste et que je suis pas capable de me défendre si c'est nécessaire. C'est pour ça que vous n'aimez pas le mot combat, vous, hein, Claude Non. — Claude Tournier, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes une, une figure emblématique. Et là, j'espère que les mots sont, sont pas trop mal choisis. — L'emblème, ça me semble un peu superfétatoire, quoi. bon <rire> du moins, ça... <rire> — En tout cas, vous êtes une, une figure de, de la gauche. Il y a de ça quelques mois en arrière. On pouvait se dire... Euh, je dis « on » avec un grand « haut on pouvait se dire que Claude Tournier va repartir en, en campagne électorale. Il va défendre « haut les couleurs de de la gauche. C'est pas le cas Euh, — Écoutez, je vais vous poser la, la question brute de coffrage. Euh, on aimerait comprendre. Là, c'est vaste hein, comme question, parce que je suppose qu'il y a pff, 10 éléments que, que, que non, vous pouvez amener. — Non, non, non, c'est pas vaste. Euh, je comprends que vous, vous posiez la question euh, du pourquoi. Si vous posez la question du pourquoi, c'est que nous n'avons pas encore assez expliqué. Il est vrai que dans le courant de l'été, je pouvais apparaître comme le candidat tête de liste naturel pour la gauche belgardie. Et que depuis un certain temps, je me préparais à à ce cas de figure. Mais aussi, depuis un certain temps, j'étais de ceux qui l'avaient souhaité dire que... La préparation des municipales, elle s'articulait pas autour d'un seul bonhomme, elle s'articulait pas seulement autour des partis politiques, elle devait aussi associer euh, eh bien le maximum de gens qui se reconnaissaient euh, dans les valeurs de gauche. Et à l'automne, enfin, au printemps plutôt, j'avais euh, contribué à poser les règles du jeu. Une liste unique de la gauche plurielle... On avait pris une année de négociations, ça avait été acté euh, sur un certain nombre euh, de principes et fait admettre aussi que ce c'était pas les partis politiques belgardiens qui désignaient seuls la tête de liste. Même s'ils étaient prêts à me désigner pour être cette tête de liste. Elle avait souhaité que lieu un débat, une réflexion avec nos électeurs, Et au fin octobre, au début novembre, je me souviens plus exactement euh, des dates, nous avons organisé euh, des réunions de réflexion qui ont participé à une cinquantaine de personnes, ce qui dépasse largement le cadre des seuls partis politiques de gauche belgarde. Et là, il nous est apparu... Euh, Eh bien qu'il pouvait y avoir deux stratégies euh, à développer pour la gauche pour ces euh, prochaines élections municipales une première stratégie qui était euh, une liste conduite par claude tournier s'appuyant sur une certaine continuité euh, de l'histoire de la gauche euh, à Bellegarde, s'appuyant sur des hommes qui avaient et des femmes qui avaient qui s'inscrivait euh, dans cette continuité, ce qui ne l'empêchait pas de se renouveler euh, fortement et de faire venir des têtes jeunes euh, dont Jacques euh, Molou. Un autre schéma aussi qu'on a dont on a débattu euh, qu'on a proposé aux gens, c'est un schéma de euh, du renouveau. Renouveau non pas pour le plaisir du renouveau, mais qui pouvait euh, plus interpeller euh, nos concitoyens disons à l'occasion de ces municipales la gauche belgardienne se re renouvelle ses équipes en profondeur ce qui montre que la gauche belgardienne a des ressources elle a des hommes et des femmes euh, suffisants pour faire une nouvelle équipe qu'elles' renier et qui' renier ce qui a pu être fait dans le passé, eh bien, s'en euh, affranchit un peu, et, euh, et que la campagne pour, porte pas autour du hein, euh, de, des sauces réchauffées, hein, euh, et des ragoûts, pour dire euh, réchauffés, euh, de montières et euh, du cédéphage. Ce combat pouvait être incarné euh, par Jacques Mouloubou, radical euh, de gauche, et qui n'était pas connu pour être un militant euh, politique qui a l'originalité pour un homme de gauche d'être chef d'entreprise et aussi euh, rotarien et dans un débat qui a été très très ouvert et eh bien euh, il a été opté pour ce, ce deuxième schéma tout euh, naturellement ce qui m'a amené moi pour rester cohérent avec ce schéma et pas brouiller le message pas lui faire perdre de sa force vis-à-vis -vis, euh, de nos concitoyens, de dire que ce ce message de la nouveauté, du renouveau, de l'affranchissement de certaines dossiers un peu difficiles, bah, il fallait pas le brouiller en euh, mettant euh, Claude Tournier euh, dans l'équipe de tête et en le faisant apparaître comme étant un des pilotes de la campagne. J'ai simplement revendiqué... Là sur que j'ai eu, c'est d'accéder au grade de 33e sur la liste. Vous êtes donc aujourd'hui 33e sur la liste euh, à Jacques Moloubou. Oui, c'est officiel. Alors c'est pas officiel, c'est pas encore euh, casé, mais c'est le grade auquel j'aspire et je pense que j'en accepterai pas d'autre. Et j'en je, accepterai pas d'autre. J'ai un petit défaut, c'est généralement de dire ce que je fais même si les gens me disent que je ne dis pas toujours ce que je fais, mais toujours de faire ce que j'ai dit. — Toi, Tournier, je suppose que pour euh, pour en arriver là, euh, à la situation qu'on connaît aujourd'hui, il euh, y a eu des réunions houleuses. Ah, — Détrompez-vous, pas houleuses. Pas houleuses des réunions de réflexion. les gens où les gens on réfléchit, les gens sont pas jetés des noms d'oiseaux à, à la tête, car il est vrai, ça n'a pas été une décision facile à prendre, surtout que les discussions se passaient en ma présence. Donc et on sentait parfois les gens un peu euh, tiraillés entre euh, une certaine fidélité à ce que j'avais pu représenter ou ce qui avait pu être la gauche belgardienne, peut-être aussi une certaine amitié à mon égard, et puis... Euh, euh, la liberté de réfléchir à un autre cas de figure. Est-ce que je peux attester c'est que ça s'est fait dans la sérénité, dans le sérieux et la sérénité même si c'était pas facile. Mais euh, mon plus grand respect des, des gens et de le, le sentiment, j'ai eu le sentiment que cette décision s'est prise en conscience par les gens et euh, je dirais euh, C'est une décision que je respecte. Claude Tournier, euh, vous avez été l'acteur euh, lors de votre mandat de maire, vous avez été l'acteur d'un certain nombre de réalisations euh, à Bellegarde, notamment du sidéphage. Euh, on sait aussi que c'est le sidéphage qui vous a un petit peu, euh, j'allais dire permis, entre parenthèses, de, de quitter la mairie, puisque c'est par rapport à cette grosse affaire que différentes euh, comme dirais-je idées sont surgies sont ont émergé de, de, de la campagne électorale d'Arlo d'alors et où euh, une troisième liste à faire un petit peu a fait un petit peu brouiller les cartes. Donc on connaît la situation qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que quelque part vous n'avez pas vous euh, l'impression que le travail que vous avez effectué en amont auparavant avec euh, votre conseil municipal Puisque faut-il le rappeler, un maire, il a aussi un conseil municipal, il prend pas toujours les décisions qui voudrait. En tout cas, il essaye de, de conduire et, et, et de faire approuver des décisions qui sont pas toujours approuvées. Et donc, ce, ce fameux sidéphage qui, qui en est sorti, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait pu être une dynamique, puisque maintenant, bon les esprits sont quand même un petit peu retombés, on accepte le sidéphage plutôt bien, euh, et ça vous aurait peut-être permis, avec, euh, avec euh, un nouveau conseil, avec une nouvelle majorité, de repartir de bons pieds, mmh. sachant que... Si Bellegarde était un peu pauvre à l'époque où vous l'avez quitté, aujourd'hui, euh, je dirais pas qu'il est riche, mais en tout cas, euh, une taxe professionnelle non indéniable vient contribuer au de des finances. Oui, oui plusieurs euh, plusieurs questions dans votre mmh. question, euh, mon cher Quatlan. Mmh. Vous n'êtes oui. pas embarrassé pour autant ah Non, de... pas, pas du tout embarrassé pour autant, mais j'essaye d'ordonner la la réponse euh, ou les réponses à, à faire. Non pas qu'il y aura des réponses différentes, mais comme il y a plusieurs questions, je vais répondre à plusieurs niveaux. Vous avez dit, euh, le sidéphage vous a permis de vous retirer de la mairie. C'est une façon de voir les choses. Si mon objectif avait été de me retirer de la mairie, il n'était pas nécessaire de, de construire le, le sidéphage. Non, le sidéphage a été un dossier... Euh, sur lequel euh, la municipalité sortante et moi en particulier n'avons pas su euh, nous faire comprendre de nos euh, concitoyens notamment des opposants le sidéphage c'était euh, une usine enfin, qui, qui se mettait en place pour traiter des ordures ménagères euh, de bel puis de d'un ensemble de ensemble de régions d'une population de 200 mille habitants Ceci était nécessaire, cette dimension était une dimension, je dirais, presque inévitable si on voulait avoir un coût de traitement acceptable et une qualité d'installation acceptable pour l'environnement et pour les populations. Le drame, c'est qu'une installation de cette nature, il faut toujours la mettre quelque part. Et que généralement, quand elle la met quelque part, ceux qui se sentent les plus près euh, géographiquement de cette installation, eh bien la combattent. C'est vrai pour le CIDFH, ça a été vrai pour la ligne TGV euh, Sud, et puis c'est vrai pour tout, euh, tous les projets d'infrastructure, un peu importe. Et à un moment donné, euh, les oppositions se focalisent là-dessus, parce que les gens se se sentent atteint dans atteint personnellement et à un moment donné il n'y a plus de dialogue ou de réflexion commune possible et c'est ce qui s'est passé avec euh, le aussipha il y avait plus de dialogue possible parce qu'il y avait plus de sérénité euh, d'esprit je me souviens de certaines réunions à la salle des fêtes il euh, c'était l'injure c'était bon, euh, pas bonpe tu peux pas on pouvait pas oui. raisonner. Les tentatives de d'organiser de, des débats raisonnés d'une réflexion euh, partager une réflexion ou des connaissances communes avec euh, les responsables euh, des opposants euh, était toujours très difficile et même si à un moment ou à un autre il convenait que euh, à partager des fêtes ou des données avec nous mais dire de oh, toute façon c'est pas ça qui compte nous on veut pas de l'usine. Donc il euh, y a une liste qui s'est menée, bâtie sur le sidéfage, contre le sidéfage pour euh, pour, pour à la fois sans doute euh, tenter d'empêcher de, que l'usine se fasse, mais surtout pour euh, dégommer l'équipe euh, tournée. Et c'est vrai que le combat qui a été mené, euh, puisque je reprends les termes de, de Robert Médina, qui a été mené, par la liste opposée au CDFage par le pré Jean-Pierre Fillon et Ranzon, et eh bien, ça a été un combat qui a surtout permis à l'équipe Gérard Armand et à la droite de s'installer au pouvoir à Belgaire. Ça n'a pas du tout empêché l'usine de se construire. Je pense que si c'était ce qu'ils souhaitaient, je pense qu'ils sont parfaitement... Et si le véritable objectif qu'ils avaient... C'était d'or de, des meuniers de tournés sont parfaitement arrivés si l'objectif qu'ils avaient c'était d'empêcher la construction de l'usine ils sont pas parvenus alors chacun trouvera son fera le bilan qu'il doit faire mais euh, claude tournier on est dans un pays démocratique alors c'est vrai que parce qu'on en a entendu des choses hein, oui. pendant ce pendant cette, cette période très agitée euh, d, d, un, un certain nombre de d'habitants du bassin belgardien euh, ou d'habitants d'arlo euh, ou d'arlodien d'arloienne on dit mais euh, Pourquoi est-ce qu'on fait pas un référendum Si on doit accepter, on accepte. Si on n'accepte pas, on n'accepte pas parce que ce sera comme ça. Un référendum, est-ce que euh, euh, par le biais d'un référendum, vous seriez pas aujourd'hui euh, maire de Belgarde Je sais pas. Ce sont des questions que je pose. Hein, euh, je veux votre sentiment, moi. c'est pas impossible. J'étais euh, de ceux qui avaient envisagé et qui avaient souhaité que nous organisions un référendum pour cette question. Vous l'aviez souhaité vous Oui, ah oui, je l'avais souhaité. La majorité de mon conseil municipal l'avait pas souhaité avec des arguments qui sont pas faux d'ailleurs. Faut savoir que le référendum municipal c'est jamais qu'un avis pour consulter la population. C'est un avis et que les lois de notre république euh, confient euh, aux élus euh, municipaux La délégation et la responsabilité de prendre au sein du conseil municipal, et seulement au sein du conseil municipal, les décisions. Oui, mais quand on a l'avis de la population, c'est quand mmh, même mieux. oui Oui. Euh, on était dans un tel climat euh, passionnel aussi, qu'un référendum, je pense nous avions de larges chances de, de gagner, du moins c'était ma, ma conviction, pouvait euh, faire apparaître un clivage très fort entre deux parties de la population et entre deux composantes géographiques de, de notre cité. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est peut-être pas le coup de faire euh, cela et braquer, euh, enfin je veux dire, envenimer en en encore plus euh, une partie de, de notre territoire contre l'autre. Et peut-être à l'équipe municipale en place d'assumer un certain nombre de risques, notamment de focaliser euh, sur elle l'irritation euh, d'une partie de cette population, ce qui porterait moins préjudice à l'avenir de Bellegarde que si ça avait conduit à un démantèlement de Bellegarde. C'est une période pendant laquelle, je suppose, vous avez vous avez beaucoup souffert, là À ce moment là c'est les choses étaient sans doute euh, sans doute pas facile ah, les choses n'étaient pas faciles les choses n'étaient pas faciles pour euh, à deux niveaux parce que nous n'arrivions pas à nouer un dialogue intelligent et civilisé avec nos opposants et ça c'est quand même pour moi qui suis plutôt cartésien euh, rationnel de formation sinon scientifique du moins technique, de pas avoir de communication sur le dans le domaine de la de la raison euh, et du raisonnement avec euh, même avec des adversaires ça me gênait et puis ce qui m'a terriblement gêné c'est que ça a été à un moment donné une campagne euh, très dure très personnalisée une campagne de haine c'était contre ouais. contre je, contre me, sou contre tournier. je tournier. me souviens d'un certain défilé une certaine manifestation on faisait défiler des gamins de 7 à 8 ans qui criaient « Tournier fumier ». Ça ne me trouvait pas ça très très digne et très porteur de valeurs éducatives pour ces jeunes enfants. Je me souviens aussi, un soir, où des gens sont venus manifester chez moi devant chez moi, alors que je n'étais pas à la maison, que j'étais au boulot, quand ont dû rester une heure à crier un certain nombre de choses il y avait ma femme et mes enfants à la maison qui lorsque je suis rentré m'ont rien dit enfin j'ai découvert qu'il y avait eu une manif parce qu'il y avait des pancartes et puis qu'il y avait quelques signes de présence de gens j'ai pas trouvé ça euh, très digne j'aurais préféré qu'ils me préviennent qu'ils venaient manifester même chez moi pour que je puisse y être et qu'ils ne qu euh, fassent pas pression euh, sur ma famille je dois reconnaître que ma famille à ce moment là a le choc et a derrière moi. Vous n'avez pas un peu voulu, en fait, euh, non pas aux gens euh, qui, qui se sont manifestés de, de cette manière, en tout cas vous avez certainement une certaine rancœur malgré tout, mais vous n'avez pas voulu un petit peu à votre conseil municipal euh, pour euh, la décision qu'ils n'ont pas su euh, prendre à ce moment-là Je n'en veux jamais aux autres, je n'en veux toujours qu'à moi-même, mmh. d'avoir pas su les convaincre que c'était autrement qu'il fallait faire. Vous vous, vous, vous vous mettez toujours la faute sur vous même claude tournier vous êtes comme vous avez l'habitude de le dire quelqu'un de pragmatique quelqu'un de j'allais dire de sympa on vous a on vous a même taxé à, à un moment donné à la télévision française fr3 pour ne pas la nommer du jaurès bel ce qui est plutôt j'allais dire flatteur et quand on sait pas reconnaître J'allais dire, certains personnages dans sa ville, c'est quand même un petit peu dommage de la part de gens qui peuvent manifester une certaine haine très maladroitement, faire crier vous à des vous... enfants de 7 ans. Vous euh... vous savez, sur ma... Si un journaliste de FR3 m'avait comparé à Jaurès, j'en suis énormément flatté, mais Jaurès n'était pas forcément un garçon euh, sympathique. Il était plutôt connu pour la fermeté de ses convictions, la rigueur de son raisonnement, que rien ne faisait dévier. Et je crois même qu'à un moment donné, on l'a tué pour cela. J'espère en tout cas, Claude Tournier, qu'on n'en pas là avec vous. Euh, bah, je me défendrai. <rire> Ça, je, je vous fais confiance. Pour revenir euh, au municipal d'aujourd'hui, ou en tout cas euh, des affaires qui, ouais. qui, qui sont en cours aujourd'hui, — Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez euh, la liste. Bien sûr, ça, ça va de soi. Il y a quand même une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que les partis politiques, puisque vous avez voulu, vous, à votre façon, euh, sur le bassin belgardien, occulter un petit peu les, les partis et, et faire prendre conscience, euh, à, en tout cas à votre, à votre organisation euh, d'un certain nombre de choses. Est-ce que les partis politiques vous en veulent pas un petit peu Enfin, votre parti, en tout cas. Oh, je ne sais pas si les partis m'en veulent. En tous les cas, j'ai jamais voulu occulter les partis euh, du style politique. J'ai simplement souhaité que les partis politiques à Belgarde, compte tenu de leur importance numérique, partagent leurs réflexions avec avec un cercle plus plus large de concitoyens et de concitoyennes. Je pense pas qu'il m'en veuille de ce qui est arrivé. Euh n'ont pas de raison de m'en vouloir. Si les partis politiques à un moment donné en un autre lorsqu'on avait élaboré les règles du jeu, on dit c'est pas celle-ci qu'il faut prendre, il y en a d'autres que c'est peut-être pas celle-ci qui aurait été prise. Donc ça correspondait aussi... Les partis politiques étaient aussi dans, dans une phase d'interrogation sur ce qu'il convenait euh, le mieux de faire. Vous, vous n'avez pas la sensation aujourd'hui que le tournier, euh, puisque vous allez vous retrouver, enfin si votre décision est prise, 33 e Et... sur la liste, vous n'avez pas, vous, l'impression euh, que quelque part vous avez été... Euh, allez, je vais lâcher un mot... Euh, trahi Non, euh, pas trahi. Simplement, euh, j'ai le sentiment, euh, j'ai la perception qu'on a pensé à un moment donné qu'il y avait un autre, ou une autre cas de figure qui était le mieux à même de défendre les intérêts de la gauche à Belgrade que le cas de Claude Tournier. C'est pas flatteur pour Claude Tournier, dans ce possible en égo, c'est pas forcément une trahison à son égard. On s'est quand même dit enfin, on s'est quand même dit je, je sais pas, j'étais pas à la place des des, des, des, mmh. des des personnes qui étaient à ces réunions. Euh, mais est-ce que dans certains esprits, je vais employer un terme qui va peut-être un peu vous choquer mais on sait est-ce que dans certains esprits donc euh, au moment de la décision de la tête de liste, on s'est pas dit si on met Claude Tournier euh, tête de liste de la gauche, c'est la machine à perdre qu'on met en route c'est ah, ah, un peu méchant mais ah, mais je pense que ça faisait partie du ça a fait partie du raisonnement et ça pouvait légitimement se poser euh, moi j'avais la faiblesse de penser que machine à perdre peut-être pas forcément et en tous les cas euh, je je'aurais pu être une machine aussi à, à, à animer une campagne et à témoigner d'un certain nombre de choses Qu'est-ce que ça signifie d'être 33e parce que c'est vrai qu'on je dis bon autant euh, vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas sur la liste. Euh, en tout cas tête de liste. Euh, à la limite si, si demain il faut prendre la 33e place, vous la prendrez. Mais on, on, à la limite on comprend pas bien pourquoi est-ce que est symbolique. <rire> c'est symbolique, c'est une façon de soutenir Dalice, je dis je suis dans la liste, je m'en pas, je mène la campagne avec elle à ses côtés euh Mais euh, je n'aspire pas à, à faire partie de l'équipe qui aura à diriger euh, la mairie euh, maintenant, parce que je veux pas je veux être honnête avec euh, les belles gardiens et les belles gardiennes. Je veux pas qu'il puissent penser que la gauche a mis Mouloubou en avant pour faire oublier Tournier, mais qu'en fait Tournier, puisqu'il est cinquième ou quatrième sur la liste, ça sera lui qui dirigera la mairie. Il est absolument hors de question que je me prête... Euh, à ce genre de suspicion. Vous avez vous, vous avez quand même vous avez quand même parlé tout à l'heure d'une cinquantaine de personnes qui, qui participaient à vos mmh. à vos réunions mmh. et à vos débats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que 50 personnes, c'est quand même pas la représentativité de toute la population quelque part? Est-ce que vous n'avez pas vous le sentiment que vous avez ce, ce vous, les... vous, vous faites quand même des, des gens un petit peu déçus dans cette dans cette affaire là? Est-ce que vous n'avez pas cette impression que Euh, Peut-être, euh, là aussi, sans vouloir faire un référendum, euh, est-ce que vous ne croyez pas que sur le, la, la totalité, puisque Belgarde, c'est quand même, malgré tout, euh, c'est quand même une ville de gauche, ça reste... Assez, enfin, oui. c'est un petit peu... Et, et donc, euh, ça vous embête pas un tout petit peu, ça, quand même Parce qu'en définitive, on, ce sont 50 personnes qui ont pris la décision, on, voire 25. On, on peut pas établir des règles du jeu. Et puis après, euh, dire que parce que le jeu était pas celui, <rire> ou le résultat du jeu n'était pas celui qu'on aurait pu espérer, que les règles du jeu n'étaient pas bonnes. Donc, je pense, première chose. Donc, euh, je me livre pas à ce genre de, de manip. Puis autre chose à ceux qui se disent déçus ou qui auraient envisagé autre chose. Je leur pose la question, pourquoi n'es-tu pas venu participer aux réflexions il me semble bien que tu y étais invité Et à ceux qui me disent ça, je leur, je leur réponds ça. Et c'est vrai, ils étaient invités à venir participer au débat. En termes, Claude Tournier, en termes de réunion, euh, quand, quand le, la gauche se réunit, parce que c'est vrai qu'on est en pleine en pleine campagne, là et puis les, les élections, après tout, c'est dans, dans, dans quelques semaines. Euh, quel est, vous, Claude Tournier, votre euh, non pas votre positionnement, mais votre attitude dans ces réunions Est-ce que vous vous mettez un peu en avant, au côté de Jacques Mouloubou, vous le conseillez un peu comme un... Allez, je vais employer le terme un peu comme un papa, ou est-ce que plutôt, vous vous mettez en retrait vous laisser faire un peu, vous contrôlez un peu la situation disons et puis vous intervenez oh. quand il faut intervenir. Euh, rien de tout ça. D'abord, je me comporte pas comme le papa de Jacques Moloubou, je suis beaucoup trop jeune pour être son papa. Mais vous, vous avez dit tout à l'heure que, que Jacques Moloubou était un peu novice, c'est vrai. Je, je suis trop jeune pour être son papa. Euh je contrôle pas la je cherche je contrôle pas, je cherche pas à contrôler la situation. Je ne tire pas les ficelles. Euh, dans les coins, je suis pas le manipulateur de la préparation de la campagne. Par contre, je fais ce que j'avais dit à Jacques Moloubou devant le public qui était le nôtre, que j'assisterai euh, l'équipe qui prépare la campagne des municipales chaque fois qu'ils me demanderaient de le faire, un peu à titre d'expert sur la connaissance que je peux avoir des dossiers euh, municipaux. Je participe régulièrement deux à trois fois par semaine depuis euh, quelques temps à des réunions de réflexion. Et bah, je suis un, un parmi les autres pour participer à la réflexion et alimenter la réflexion. Vous apportez quand même de l'eau au moulin euh, par rapport à certains dossiers que vous connaissez quand même bien. puisque Ah bah oui, j'apporte qu vi... non pas ma vision mais ma connaissance du dossier. Voilà, tout à fait. Je fais part de mon analyse aussi. Mais autant euh, je tiens à ce que les gens aient une connaissance objective des dossiers autant la vision l'analyse qu'on peut en faire euh, elle peut se partager elle peut se discuter et la mienne n'est qu'une analyse parmi d'autres à propos d'analyse, comment analysez vous justement un peu cette euh, cette campagne à quelques semaines des, des premiers tour enfin, cette campagne est assez particulière elle est elle est quand même Sinon, Sorène, elle est quand même calme. Je pense que les choses vont un peu s'animer euh, maintenant. Et il euh, y a un certain nombre de, de choses à dire. Euh, la gauche va avoir des propositions à faire. Et il aura aussi un bilan à faire euh, de la gestion euh, précédente. Un bilan qui sera pas forcément celui que l'équipe sortante en fait totalement en matière de gestion financière. Bon. Il me semble pas que la ville après 6 ans de de médecine pour euh, soigner euh, la mauvaise de la mauvaise gestion des équipes précédentes et réparer les dégâts de, les, les soi-disant dégâts de l'équipe précédente, que cette médecine ait été bien effi efficace. Et je suis pas persuadé que la ville soit en bien meilleure posture financière qu'elle ne l'était il y a 6 ans. Ben, compte tenu justement de cette situation financière que qu'était la ville lorsque vous l'avez laissée, euh, c'est peut-être une obligation que d'avoir une médecine douce, puisque vous avez employé le mot de médecine, pour pouvoir arriver euh, à certaines fins Je veux dire, aujourd'hui, euh, le sidéphage est là. Bon, deux mots, entre parenthèses. Il y, y a de l'argent qui rentre dans, dans voilà. ces caisses. Bientôt aussi... Euh si on l'espère en tout cas euh, la situation de mentière se débloque euh, dans le bon sens bien sûr puisque elle est un petit peu figée aujourd'hui euh, il risque d'y avoir une rentrée d'argent qui ne serait peut-être pas forcément négligeable encore qu on a vu sur les journaux très euh, tout, tout à fait dernièrement euh, pour ne pas le nommer je crois que ça doit être la tribune républicaine qui euh, disait que l'endettement de la ville euh, par rapport aux habitants avait sensiblement augmenté du fait justement de ces nouveaux emprunts qui ont Oui. oui là aussi deux, deux domaines d'interrogation donc on va faire de on va répondre en, en deux temps. Euh, les nouvelles rentrées d'argent le CIDFage incontestable. Euh, l'équipe actuelle se targue d'avoir réduit la dette de la ville depuis 95. Et l'oublie de dire que nous avions aussi nous commencé des enements de la ville dès 1993 à une époque on n'avait pas forcément beaucoup de moyens et je peux dire aussi un seul chiffre c'est que les rentrées d'argent du sidéphage depuis 1995 que nous n'avions pas nous dans notre escarcelle représente les trois quarts de la réduction de la dette un seul j'ai évoqué ce chiffre euh, lors de la précédente réunion du conseil municipal Quelques collègues de, bah, de la liste majoritaire, vraiment, m'ont dit que c'était pas vrai, parce que ça les arrangeait pas. Ils ont dû convenir que c'était vrai, quand même. Les gens sérieux de leur équipe leur ont dit « si, les chiffres sont exacts ». Le rappel de cette donnée a mis en colère Jean-Pierre Fillon, qui est sorti de ses gants, et qu'il n'y a rien mieux de pratiquement d'insulter, de dire que c'était une connerie, enfin que c'était un projet à la con, etc. etc. Je pense que il a eu une attitude que j'ai pas du tout comprise au sein du conseil municipal. Il est venu au secours de l'équipe Armand. Je pense qu'il voulait peut-être pas, ça, ça gênait peut-être que je la mette en difficulté. Donc il est venu à son secours. Et d'autre part, il a montré un visage qu'on pouvait pressentir de sa part, C'est celui lorsqu'il est à court d'arguments et eh bien il n'en a autre chose quoi. Et l'insulte dans un débat public d'une institution ne semble pas faire preuve d'une grande d'un grand sens éthique en donc faire preuve d'un grand respect des des fonctionnement des institutions républicaines. Sûrementière deux mots. Alors sûrementière de... euh, deux mots. Il est vrai que c'est un dossier euh, délicat et que la gestion de Montière est une opération difficile. Et on peut se reposer la question de l'opportunité d'avoir fait Montière, en tous les cas du montage juridique qui l'accompagne. Je ne réveillerai pas ce dossier, si ce n'est pour rappeler quand même que toutes les autorités, qu'elles soient de l'État ou du département, ont soutenu à leur façon le projet de mentir à un moment donné, mais que la majorité départementale, le conseil régional général, a peut-être fait en sorte que le montage juridique dans lequel se faisait Montière soit peut-être un montage qui permette un jour de mettre Bellegarde en difficulté. Donc ça, c'est un autre fait. Maintenant, l'affaire, le dernier épisode ou le dernier feuilleton sur la revente du village de vacances, je pense m'interroge là aussi. Fallait-il vendre le village de vacances Pourquoi on était venu à, vendre, à, venu à devoir vendre le village de vacances bon, Je pense qu'il y a une première interrogation que je fais. Dans les années 95-96, lorsque l'équipe actuelle avait repris les, la gestion municipale, Je suis pas persuadé qu'elle ait mené les négociations avec les gestionnaires du village de vacances, VVF alors, de la façon la plus diplomatique pour leur permettre d'envisager de rester sur le site. Je pense qu'en temps de les gens d'escrocs dans une négociation, généralement, s'ils ont un peu de dignité, ben, ils respectent leurs engagements jusqu'au bout, mais ils les renouvellent pas. C'est un peu ce qui s'est passé. La vente et puis le feuilleton surprise hein, depuis le, la fin de l'été de la vente à un groupe euh, euh, italien, euh, des italiens de la Gautière ou je sais pas trop quoi. Euh, moi j'ai toujours été un peu surpris par cette opération qui me semblait plus tenir de l'opération sortie du chapeau euh, euh, ou du, du miracle qu'autre chose. Je n'ai pas beaucoup de goût pour la magie euh, ni beaucoup de sensibilité au miracle donc j'ai toujours été très réservé sur cette opération. Je me suis toujours gardé et la gauche aussi la Belguard de faire un commentaire public sur cette opération même des commentaires privés et je trouve assez cocasse. Pour pas dire pour pas dire plus soit ridicule. Ce que j'ai pu lire dans la presse la semaine passée, que c'était euh, la gauche belgardienne qui avait fait capoter les négociations entre euh, la ville de Belgarde, euh, monsieur Angelo, et puis euh, l'association euh, euh, Templat. Nous sommes pas intervenus, n'avions pas l'intention d'intervenir, nous n'avons pas été invités à intervenir. C'est même tant vrai que jamais ce débat n'est venu au conseil municipal. Et si demain, euh, Montière devait se vendre, il y en a une partie de la vente qui concerne le conseil municipal, et j'ose esp espérer euh, et que, que ça se fasse pas sans que le conseil municipal ait officiellement à se prononcer. Un peu de tournée, merci. Euh, ça va faire euh, quasiment une heure et demie d'émission. Merci d'avoir répondu euh, par la positive à cette à cette invitation. La dernière pouce musicale, on va quand même la faire, c'est Les Bourgeois, il y a forcément une raison, de Jacques Brel. Oui. <rire> Alors, on, on, en fait, on va finir avec la chanson, puis après, il y aura un petit bout de générique. On va se dire au revoir sur les, sur, sur les bourgeois. Oui, je vous en prie. Je, je, je pourquoi concours. les bourgeois Oui, absolument. Parce je vous pose la question, d'ailleurs. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça vieux, plus ça devient con. C'est pour qu'on n'oublie jamais le risque qu'on a de devenir encore plus con qu'on est aujourd'hui. C'était le mot de conclusion. Merci à François et Ludo qui, ont, qui étaient à, à la réalisation. Merci, Guy. Notre prochaine invité dans Figure de notre région ne sera autre que Pierre Tholas. à très bientôt. Cœur bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de Montalant Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait boire nos vins ans Jojo se prenait pour Voltaire Et Pierre pour Casanova Et moi, moi qui étais le plus fier Moi, moi je me prenais pour moi Et qu'envers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des trois cents On leur mon à une autre cul Et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons Plus ça ne rien vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons Plus ça devient Cœur bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de mon talent Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait brûler nos 20 ans Voltaire danser comme un vicaire Et Casanova n'osait pas Et moi, moi qui restais le plus fier Moi, j'étais presque aussi sous que moi Et qu'envers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des trois faisant. On leur montrait nos cul et nos bonnes manières En leur chantant les bourgeois C'est comme les cochons, plus ça devient rieux Plus ça devient bête, les bourgeois C'est comme les cochons, plus ça devient rieux Plus ça devient... Le cœur au repos Les yeux bien sur terre Au bar de l'hôtel des trois faisans Avec Maître Jojo Et avec Maître Pierre Entre notaires On passe le temps Jojo parle de Voltaire Et Pierre de Casanova Et moi, moi Moi qui suis resté le plus fier Moi, moi je parle encore Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignacus nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА